Le défé en français La princesse Rose et l'oiseau d'or Il était une fois une magnifique princesse qui vivait dans un royaume très lointain Sa beauté était unique car elle avait de longs cheveux rouges et elle adorait les roses Elle les aimait tellement que tout le monde l'appelait Princesse Rose Partout dans le royaume, on l'adorait Un jour, des enfants vinrent à elle avec un de roses. L'un en avait des rouges, l'autre des blanches et un autre des jaunes. Princesse Rose, quelle rose aimez-vous le plus? Ah! Oh, J'aime vraiment toutes les roses du monde, mes chéris! Et elle les prit tous dans ses bras en les chatouillant un peu. Tous les <rire> enfants éclatèrent de rire. Tous les soirs, après la tombée de la nuit, Princesse Rose sortait sur son balcon et frappait dans ses mains. Oh, viens me voir, cher oiseau! Un oiseau d'or arrivait alors de nulle part en volant jusqu'à elle et se posait sur son épaule. Instantanément, les cheveux de la princesse se mettaient à briller, illuminés d'une lumière rouge. <rire> oh, petit coquin d'oiseau! Tu aimes jouer avec mes cheveux, n'est-ce pas? puis l'oiseau se mettait à entonner un air enchanteur. Princesse Rose se joignait à lui en chanson et tout le monde dans le royaume s'endormait et faisait de beaux rêves jusqu'au lever du jour. Ah, oh, quelle douce voix là Bonne nuit tout le monde, faites de beaux rêves. Ainsi passèrent les années. Tous les soirs, Princesse Rose et le petit oiseau d'or chantaient une douce berceuse. De sorte que tout le monde s'endormait en faisant toujours de beaux rêves jusqu'au lever du jour. Jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose de terrible arriva. Une méchante sorcière entendit parler de princesse rose. La princesse continua de chanter et la sorcière boucha ses oreilles. la la la, la la la la la. la, la, la, la. Ah, je ne l'aime pas beaucoup. Elle est trop bonne, trop gentille la sorcière maléfique décida de la maudire. « Abracadabra Sim salabim, Que la couleur de rose s'estompe !» Et les cheveux de Princesse Rose devinrent instantanément aussi noirs que le goudron. « Ah oh, Mais... Qu'arrive-t-il à mes cheveux Bon, je dois quand même chanter devant mon peuple pour leur permettre de dormir avec de beaux rêves !» Or, ce soir-là encore, Princesse Rose sortit sur son balcon et frappa dans ses mains. Mais quand l'oiseau d'or apparut, ses cheveux s'illuminèrent en noir et non pas en rouge. Oh non! L'oiseau entonna sa mélodie enchanteresse et Princesse Rose chanta sa berceuse. Tout le monde dans le royaume s'endormit. Mais cette nuit-là, ils firent seulement des mauvais rêves et des cauchemars. « Oh mon Dieu, c'était si effrayant !»« Je n'ai vu que les ténèbres !»« Et moi, j'ai vu des serpents partout !»« Je me suis vu en train de couler au fond de l'océan !»« J'ai tellement peur de dormir maintenant !» Le jour suivant, la princesse attristée appela l'oiseau et lui fit part de sa préoccupation. Elle lui demanda une solution. Euh, « Dis-moi, oiseau d'or, comment puis-je rendre à mon peuple leur doux rêve de la nuit jusqu'au lever du jour Dis-le-moi » Cheveux noirs dans eau de rose! Hum! Cheveux noirs dans eau de rose? C'est la solution? Je me demande bien. La princesse s'interrogea sur ce conseil, mais décida néanmoins de le suivre. Elle remplit une bassine d'eau et jeta quelques pétales de rose au-dessus. Ensuite, elle trempa ses cheveux dans l'eau de rose et ils redevinrent instantanément rouges. Oh, voilà! « Ils sont de nouveau rouges Merci, petit oiseau, merci !» Ce soir-là, quand l'oiseau se percha sur son épaule, les reflets rouges de sa chevelure illuminèrent de nouveau le ciel de sa lumière brillante. La princesse chanta sa berceuse et tout le monde dans le royaume s'endormit et fit de beaux rêves jusqu'au lever du jour. « Quoi Elle est revenue La méchante sorcière fut si furieuse que sa malédiction ait été brisée qu'elle décida de la lancer à nouveau. Ah oh, Maintenant, je vais lui montrer ma puissance Abracadabra, cime, salabime, que la couleur de rose laisse Et les cheveux de la princesse devinrent à nouveau aussi noirs que le goudron. Oh non Pas encore Qu'est-ce qui m'arrive Dis-moi, qu'est-ce qui m'arrive En revanche, cette fois, la sorcière cueillit aussi tous les boutons de rose du royaume. En voyant la princesse en beauté, elle se sentit satisfaite. <rire> Allons voir si tu vas briser ma malédiction cette fois. Une fois de plus, la princesse, attristée, demanda conseil à l'oiseau d'or. « Dis-moi, oiseau d'or, comment puis-je rendre leur doux rêve aux gens de mon peuple jusqu'au lever du jour ?» Et l'oiseau donna la même réponse que la fois précédente. « Cheveux noirs dans eau de rose. »« Mais il n'y a plus une seule rose disponible dans tout le royaume. Oh. »« Cheveux noirs dans eau de rose. » L'oiseau siffla et s'envola. Oh, « Ne t'en vas pas, s'il te plaît. Donne-moi une autre solution, s'il te plaît. » La princesse ne savait plus quoi faire. Son inquiétude était si grande que ses yeux s'emplirent de larmes. Une des larmes tomba sur le sol. À ce moment précis, un beau jeune prince passait sous le balcon de la princesse. Il sortit une petite boîte qui contenait un cheveu rouge unique. Il se baissa et plaça le cheveu juste sur la larme de la princesse. Et alors, un miracle se produisit. Soudain, le cheveu se transforma en une rose rouge. « Ah! Ça devrait faire l'affaire! » Le prince cueillit la rose et la porta à la princesse. « Pour toi, ma jolie princesse! »« Une rose! Comment l'as-tu trouvée? »« Je l'ai fabriquée avec un cheveu rouge et une larme de tes yeux. » Excité, elle prit la rose et essuya ses larmes immédiatement. Elle arracha les pétales pour les ajouter à l'eau de la bassine. Puis, elle y trempa ses cheveux et la malédiction fut brisée. Tout le monde resta bouche bée. « Oh, c'est magique !»« Jeune homme, où avez-vous trouvé ce cheveu rouge ?»« Cher roi, lorsque la princesse et moi étions enfants, j'avais pris un cheveu unique de sa tête en signe de loyauté envers elle. » « Et elle avait fait la même chose avec moi en prenant un de mes cheveux. »« C'est vrai, papa. » La princesse confirma l'histoire et sortit une petite boîte. Elle l'ouvrit et révéla la présence d'un cheveu appartenant au prince. La nouvelle fit plaisir à tout le monde. Le prince et princesse Rose se marièrent le jour même. En apprenant que sa malédiction avait une nouvelle fois été brisée, la noirceur de la méchante sorcière gonfla tellement qu'elle la fit exploser en mille morceaux. Non du coup, des boutons de rose fleurirent dans tous les jardins du royaume. Et de nouveau, chaque soir... Princesse Rose se remit à chanter sa jolie berceuse pour que tous les gens du royaume s'endorment et fassent de beaux rêves jusqu'au lever du jour.